Ou en Qibla présente le corps en action, Madari Jus ala sallallahu wasallam. wa wa wa billahi ta'ala min anfusina wa min a'malina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 à une nouvelle séance de l'étude de Mader et du salique les sentiers des itinérants qui nous parlent des actions du cœur du cœur en action qui nous parle de ce qu'on appelle habituellement la spiritualité ça veut dire selon bien sûr la religion dans la Azoud selon l'islam et lors des derniers mois bien presque les deux dernières années peut-être un an et demi on a parlé principalement de mazilato et taoba du repentir et on a terminé bismillah Allah avec le repentir aujourd'hui inchallah ta'ala on va passer à un autre chapitre une autre uboudia qui ne devrait pas prendre plusieurs mois même pas plusieurs semaines inchallah azza oujjal, qui devrait être complètement euh, complété aujourd'hui on va parler de manzilatu al inab après la tauba il y a une autre ibada du cœur qui s'appelle al inab vous allez voir que a priori Il y a une grande ressemblance entre la ta'uba et entre la inaba. Parce que même dans la langue arabe, al-inaba, ça veut dire le retour, le retour. Et on avait dit que ta'uba aussi, ça veut dire le retour. Retourner vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Retourner vers le droit chemin. C'est pour ça qu'on le dit à plusieurs fois. C'est difficile, c'est voire même impossible de trouver toujours des mots qui puissent être, avoir exactement le même mot en français que en arabe en français qu'en arabe. Donc on ne peut pas trouver une traduction précise pour la tauba et une traduction pr précise pour al-inab. La meilleure traduction qu'on pourrait faire, c'est quoi C'est une explication de sens. Ça veut dire expliquer cela sans se contenter de un seul mot, mais comprendre c'est quoi le sens en général. Vous allez voir, Inch'Allah Azzawodil, qu'il y a... Quelques coupures, ça veut dire une zone de partage entre la tawba et entre l'inaba, ça veut dire. C'est pour ça que sur certains points, on va pas trop s'étaler, inshaAllah. Mais qu'il y a une différence, il y a très, certaines choses très très intéressantes, surtout vers la fin, inshaAllah. Il y a un principe très important et très intéressant qu'on va se partager, inshaAllah. Subhanahu wa taala. Donc, c'est quoi l'inaba? C'est quoi l'inaba? Tout comme la tawba, comme on a mentionné, qui Et le repentir, el-inab, c'est le sens de revenir, et plus particulièrement de revenir vers l'Azawajal. Mais qui est expliqué ici autrement dans la langue arabe, qui s'appelle el-inab. Même dans le Coran, parfois on trouve teub, parfois on trouve inab. Quand on va le voir, c'est pas que c'est une répétition avec des mots différents. Il y a quelque chose de différent à l'intérieur. On va réciter très brièvement inshallah subhanahu wa ta'ala trois ou quatre versets qui sont mentionnés dans le Coran dans lesquels entre autres il y a ce mot là de principe là de al -Inaaba. Allah azza wa jalla ilti wa anibu ila rabbikum. Fat la inaba ver votre seigneur, revenez vers votre seigneur. Donc ça c'était un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla il dit, afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayaynaha wa ma min forوج. Allah Azza wa Jal, il nous demande de méditer sur le ciel, la création du ciel, le caractère parfait de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur d'autres signes d'Allah Azza wa Jal, à la fin du contexte des versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tab wa zikra likulli abdin mounib, que ça c'est une clairvoyance, c'est des signes évidents ainsi que c'est un rappel pour tout serviteur d'Allah Azza wa Jal qui est Mounib, ça veut dire qu'il fait la taouba. Donc ici on remarque ce sens-là de le rappel c'est pour qui C'est pour celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a cette attitude de revenir, qui est prêt, en quelque sorte, qui est préparé à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'est pas préparé à l'idée de revenir vers son Seigneur, celui qui est fermé, est-ce que le rappel lui sera d'une grande utilité Pas vraiment. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin Et dans notre ayah Ghafir Allah Azza wa Jalla celui, celui qui vous démontre ces signes ayatihi subhanahu wa ta'ala. Il nous montre les signes subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Et il nous fait descendre du ciel un rizq, des richesses. Ça veut dire la pluie, parce que c'est à travers la pluie qu'on va voir les richesses de cette terre. Les seuls à se rappeler, c'est qui Ceux qui font la inaba. Encore une fois, qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre ayah, dans sourate Ar-Roum, donc déjà on a mentionné ici deux, deux versets qui ont ce point commun-là de celui qui se rappelle, c'est celui qui revient vers Allah Azza wa celui qui est encore en mode revenir vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, se tourner vers Allah Azza wa Dans une autre ayah, dans sourate Ar-Roum, bien sûr on n'est pas en train de s'étaler ici sur l'essence des versets, parce que ce n'est pas un cours de tafsir, parce que sinon si on va, à chaque verset qu'on cite, surtout pour les personnes qui ne comprennent pas l'arabe, on, on va commencer à, à, à expliquer le verset en détail et ainsi de suite, on ne va jamais finir une page du livre. Vous comprenez Dans le, le, le cours, le programme, ce n'est pas sur l'explication de chaque verset. C'est sur le sujet qui est inaba Vu qu'il y a des versets qui sont cités, on essaie de faire le lien. Qu'est-ce que le verset il dit En particulier sur ce concept-là de inaba Dans le surat al Allah azzawajal il dit مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهِ munibina ilayhi ceux qui sont encore une fois munibin, qui sont en état de inaba va'l azawjal et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala selon un tafsir une interprétation de ce verset il nous dit ici wa yajuzu an yakuna halan min al maf'oul fi qawlihi fatara al nas munibin ilayh que Allah azawjal il a créé la fitra en nous la fitra c'est le caractère naturel de l'être humain à être prédisposé à faire la inaba, à revenir vers Allah azzawajal. On sait tous que dans le hadith authentique du prophète azzawajal, il dit ala al que chaque être humain, chaque bébé est né sur al-faitra. C'est quoi al-faitra C'est le fait d'être prédisposé de façon naturelle à adorer Allah azzawajal à être quelqu'un de croyant de morothéiste. Par contre, il dit azzawajal, en bref, pour expliquer le sens du hadith, C'est après ça l'environnement, comme les parents ou autre chose, qui vont influencer cet enfant. C'est pour cela que cette question-là, en psychologie habituellement, est très débattue. Est-ce que l'être humain, ce qu'il fait, est-ce que ça vient de l'intérieur C'est une nature intérieure Est-ce que quelqu'un est prédisposé à être comme ça Il va toujours être comme ça. Ça veut dire que quelqu'un est né pour devenir, euh, je sais pas moi, ingénieur. Et l'autre, il est né pour devenir... Euh me luisier, et l'autre il est, et l'autre il est. Ou bien est-ce que l'être humain est surtout influencé par son environnement Donc il y a certains chercheurs ou psychologues ou philosophes ou autre chose qui disent que moi, donnez-moi des enfants, des nouveau-nés, si vous les isolez du monde, vous allez me les accorder, ça veut dire c'est moi qui va être celui qui va dicter leur éducation, je vais les mettre dans un endroit qui est fermé, je peux les faire sortir ce que Moi, je veux. Ça, c'est une autre approche. Bien sûr, ce n'est ni la première ni la deuxième. C'est Allah, azzawajal, qui connaît qu ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala. Alaya Et les textes du Qur'an, de la sunna du prophète, alayhi sallat nous mentionnent que l'être humain, il est prédisposé. Donc, il y a ce qui est prédisposé, ce qui est commun entre tous les êtres humains, comme ici la fitra, être prédisposé à faire la à d'Allah Azza wa à aimer le bien et ainsi de suite. Ça, c'est par défaut. Il y a aussi des traits de personnalité qui peuvent être différents d'une personne à une autre. Quelqu'un est né avec un caractère qui est un peu colérique. L'autre qui est né avec un caractère qui est généreux. L'autre qui est un peu plus paresseux et autre chose. Donc, le plus que cet enfant va grandir, le plus qu'on va voir ses traits. Par contre, il y a des textes aussi qui nous démontrent, comme l'essentiel des textes de l'islam, que l'être humain, il peut être influencé et qu'il peut changer ses traits. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair Le changement de ces traits-là, Regardez. L'être humain, toute personne, elle, elle naît avec des traits qui sont positifs, qui sont bien, et des traits qui sont négatif. Il y a personne qui est né parfait. Ok, encore une fois, comme on l'a mentionné, bon, on va pas découvrir ça avec un bébé qui, qui vient de naître au premier jour. On va dire à ah, lui, il est colérique, lui il est telle chose. Mais dès que l'enfant commence à grandir un peu à exprimer sa personnalité, on commence à voir le caractère de cette de cette personne. Par contre, ce que l'Islam nous dit, c'est que les bons traits que la personne elle a, elle est née avec, ça c'est une ni'ma, c'est un bien d'Allah, c'est un bien fait d'Allah, que la personne doit renforcer, parce que si elle ne renforce pas, si elle ne maintient pas ses traits, même ses bons traits avec lesquels elle est née, pourraient changer pour le pire dans l'avenir. Pour ce qui est des mauvais traits, la personne, elle doit les changer, comme dans le hadith du prophète, que la patience, c'est quelque chose qui s'acquiert avec quoi avec le fait de s'efforcer d'être patient. Vous comprenez Quelqu'un n'est pas patient. Bon, on va lui dire, essaye, et essaye, et essaye, mais avec le temps, si la personne, elle est sincère, elle va devenir patiente. Ça veut dire qu'elle va trouver que la patience c'est quelque chose qui va faire, partir de, faire partie de sa nature devant les difficultés. Donc, ce qu'un islam, il demande à cette personne, ou bien à chacun d'entre nous, fait, c'est que les traits que nous avons au fond de nous, qui seraient négatifs, qu'on doit travailler et faire l'effort pour les changer pour le... Positif et c'est exactement ça ce qu'on appelle la Mujahada, l'Illahi subhanahu wa ta'ala, qui est notre raison d'être, l'Ibadah d'Allah azza wa travailler pour toujours purifier, et devenir une personne meilleure, et se rapprocher d'Allah azza wa par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne aussi que sa récompense et que son paradis, c'est pour ceux qui font la Inaba qala Allahu azza wa jalla walladheena jtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila ceux qui évitent l'adoration de at-taghout ça veut dire des faux idoles et qui font la inaba qui reviennent vers Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala il leur annonce la bonne nouvelle ça veut dire le paradis auprès de lui. Tayeb al-inabatu inabata Il y a deux formes de inaba. Déjà là, on va commencer à distinguer. Si quelqu'un, ça serait intéressant. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais si quelqu'un pourrait déjà nous citer, ici, quand on va m'installer ça, Genre, quelle serait une différence entre la inaba et la tauba On a dit la inaba, c'est revenir vers Allah, Tauba, c'est revenir vers Allah. Mais quelle serait la différence entre autres, ici Il y a deux niveaux de inaba. Un retour vers la seigneurie d'Allah, Azzawajal. Rappelez-vous que quand on parle de la seigneurie d'Allah Azzawajal, on parle de sa puissance, de son pouvoir, du fait qu'il soit le maître des univers, subhanahu wa ta'ala. Le tout riche et ainsi de suite. Ça, de toutes les créatures d'Allah wa ta'ala, même celui qui est mécréant et qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, même celui qui est désobéissant, qui oublie Allah azza wa ta'ala, qui ne fait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de faire. Quelqu'un pourrait nous demander que... comment est-ce que ça c'est possible Quelqu'un qui est désobéissant ou quelqu'un qui ne croit pas en Allah azza wa ta'ala et qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, c'est parce que Allah azza wa ta'ala, il dit par exemple وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّنْ دَعَوْ رَبَّهُمْ مُنِبِينَا Ilayhi. Lorsque le mal touche les gens, qu'est-ce que les gens vont faire Ils vont invoquer leur Seigneur munibina ilayhi, En retournant vers lui, subhanahu wa ta'ala. L'être humain en état de difficulté. L'être humain en état de difficulté. Tout être humain, sans exception. Bien sûr, ici, le niveau qu'on appelle ça de threshold, ça veut dire le, le niveau d'activation de cette inaba va dépendre d'une personne à À une autre, le croyant, il est toujours il Allah ilallahi azzawajal. Le désobéissant, il va oublier Allah azzawajal, il va se tourner. D'autres personnes, ça prend beaucoup plus comme Firaun. Mais l'être humain, n'importe quel être humain, si Allah azzawajal il l'éprouve et qu'il est vraiment en difficulté et que toutes les portes se ferment devant lui et qu'il se trouve en situation de détresse, il va faire quoi? Il va se tourner vers Allah azzawajal d'une façon ou d'une autre. Comme on l'a dit même, même le Pharaon, l'un des plus grands ennemis d'Allah Azza wa Jall, lorsqu'il était au point d'être noyé, là, il s'est tourné et il a voulu faire un semblant de retour vers Allah Azza. Même si son son arrogance qui était à l'intérieur ne lui a pas permis de exprimer ça de la façon la plus claire. Vous comprenez que ce soit une tauba. Donc, qui pourrait nous dire, ça serait quoi, entre autres, la différence entre inaba et la tauba Inaba et tauba. Donc, inaba peut venir de quelqu'un qui est... Mais créant, la inaba ne fait pas en sorte que la personne, c'est une bonne personne. Comprenez que c'est quelqu'un de noble auprès d'Allah Azzawajal. Quelqu'un pourrait retourner vers Allah Azzawajal parce qu'il a un besoin. Il y a Allah, comme euh, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle ou autre chose, plusieurs personnes, la première chose qu'ils vont dire « Oh mon Dieu Oh God !» Comprenez donc ça c'est la fitra qui sort direct il y a d'autres personnes qui résistent un peu plus mais encore une fois s'ils se trouvent dans une situation effrayante et que toutes les portes sont fermées il n'y a aucun être humain qui peut écouter leur aide là ils vont se tourner vers Allah Azzaud vous comprenez mais la taouba elle vient de qui de quelqu'un qui est croyant celui qui a fait la taouba une vraie taouba Allah Azza il l'aime dans cette situation là vous comprenez Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. C'est un signe qu'Allah azza wa ta'ala, il l'aime. C'est quelqu'un qui se rapproche d'Allah azza wa ta'ala. Il cette première forme, ne nous rapproche pas nécessairement d'Allah azza Comprenez? C'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa ta'ala, ta ta parfois il nous envoie des épreuves pour que celui, ceux, qui sont oubli, ou, ceux qui ont oublié Allah azza wa ta'ala, qu'ils reviennent vers lui. Mais malgré ça, il y a des êtres qui sont opportunistes. Ils reviennent vers Allah azza wa mais dès que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, et qu'ils trouve la solution et que le problème est résolu, là où ils oublient Allah Azza wa une deuxième fois. Donc là, c'est une grande différence entre autres, entre Al-Inaba et entre at-tauba. La deuxième forme de inaba, le deuxième niveau qui est le plus haut au fait, Inaba tu les alliés d'Allah Azza wa qui se tournent vers la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire vers l'ibada, l'adoration, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِيَ تَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ Et elle est composée de quatre choses. Cette vraie inaba, la inaba veridique qu'Allah azzawajal il aime. M'habbatuhu, l'amour d'Allah azzawajal. Al-khudu'a lahu, l'humilité Subhanahu Allah Taala. Donc aimer Allah azzawajal, se soumettre à lui, être humble devant lui. Al-iqbala alayhi wa al-i'raza ammasiwa. De se concentrer, de se consacrer à Allah azzawajal. Et d'oublier autre que... Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr ici dans un contexte de ibadah, c'est pas que tu oublies qu'il y a des êtres humains autour de toi et qu'il y a d'autres créatures, non, c'est pas ça le sens. Le sens, ça veut dire dans l'ibadah, que la personne elle se consacre à Allah subhanahu wa ta'ala, elle cherche seulement à plaire à Allah azza wa jalla et ainsi de suite. Et finalement, il dit ici wal-i'radah amma siwa, se consacrer à Allah azza wa jalla et de délaisser le reste. C'est quoi le nom de cette deuxième ça c'est spécifique, Vous comprenez? Parce que ça c'est ça c'est comme d'autres c'est comme dans le concept de l'Ibad. L'Uboudia plutôt, pas l'Ibad pour être plus précis. C'est quoi l'Uboudia? Dans la langue arabe, c'est quoi l'Uboudia? Comment est-ce qu'on pourrait la traduire habituellement? C'est quoi la La servitude, l'ouboudia c'est la servitude, être un serviteur d'Allah Jalla, être abd Allah subhanahu wa ta'ala. La servitude, la c'est la même chose, il y a deux niveaux, il y a l'ouboudia qui est générale, ça c'est toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le shaitan il est abd الله, il est serviteur d'Allah, comprenez Pourquoi Parce qu'il ne sort pas de quoi de la volonté d'Allah de l'univers d'Allah subhanahu wa taala, il est créé par Allah il vient d'Allah, il va revenir vers Allah. Nowhere to go. c'est pour ça azawajal إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. Tous sont des gardes d'Allah être un عبد d'Allah un serviteur d'Allah sous ce, cette première forme, ça ne change rien dans ton statut auprès d'Allah. Tu l'es malgré toi. Deuxième niveau de l'uboudia de servitude, c'est l'obodie spécifique. Obodie tout l'acteur, c'est l'obodie la volontaire, c'est celle de se déclarer serviteur obéissant d'Allah Allah Subhanahu wa Taala. Ça veut dire ici dans la le petit domaine dans lequel nous avons un jeu, un choix à faire dans la vie. Vous comprenez tous, toutes les créatures dans l'Arzood, il n'y a aucune exception. Toutes les créatures d'Allah, dans un sens, elles sont obéissantes à Allah. Comment cela Eh bien, dans le domaine le plus grand de la vie, qui est le domaine de ce qui dépasse notre volonté. C'est clair. Tu veux te réveiller à 8 heures du matin. Si Allah veut que tu ne te réveilles pas, tu ne vas pas te réveiller. Même si tu vas mettre un réveil, même si tu vas, tu vas te réveiller peut-être à 9 h peut-être à 10 heures. Donc là, tu as obéi à quoi À l'ordre d'Allah Azza qui est le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas sortir de ça. Allah Azza il a décrété que tu vas tomber malade aujourd'hui ou demain malgré que tu t'es bien couvert et que tu as pris je ne sais pas quoi le disposer. Eh bien, tu vas tomber malade parce que c'est déjà décrété. Donc, dans ce sens-là, ce sens-là de Ouboudia ne fait pas de toi une bonne personne ou une mauvaise personne. Ce qui va décider de ton statut auprès d'Allah Azzawajal, c'est le prochain niveau de l'uboudiyah de servitude qui est l'uboudiyah tout volontaire, ça veut dire d'obéir à Allah Azzawajal dans la zone dans laquelle il t'a laissé le choix à faire ton programme. Qu'est-ce que tu voudrais faire maintenant Où est-ce que tu voudrais être actuellement Ça serait quoi ton intention Et ainsi de suite, celui qui privilégie et qui va aller pour ce qu'Allah Azzawajal il aime, c'est ça le abd d'Allah Azzawajal, Et c'est ça la aboudia qui fait en sorte que c'est quelqu'un qu'on dit « abdullah Allah Azza wa Jal, illa Rahmani » ainsi de suite. C'est clair Revenons ici à, encore une fois, « al-inaba »« wa fi lafza ti ma'na al-isra' wa taqadum » Nous dit encore une fois, dans la langue arabe, « al-inaba » ça a aussi un petit sens, le mot al-inaba » dans la langue arabe, ça a un petit sens d'avancer vers l'avant et d'avancer de façon rapide, quelqu'un qui revient à Allah Azza wa qui avance de façon rapide, qui revient à Allah Azza wa Jal, rapidement. وفي اللغة الرجوع قال الشيخ الهراوي قال الشيخ الهراوي الشيخ الهراوي, l'un des ulama, l'un des savants الشيخ الهراوي, ceux qui ne se rappellent pas de l'introduction, parce que ça fait plusieurs mois, je pense que la plupart des personnes n'étaient pas présentes lors de l'introduction à cette série, mais le livre Madarij de Salikin, Sentier des itinérants, que l'imam Ibn al-Qayyim il a fait c'est une relecture une réédition un commentaire comment on peut dire ça une tentative de parfaire Un autre livre d'un autre savant qui s'appelle Imam Al-Haraoui, qui s'appelle Manazil al-Sa'ilin. C'est clair. Donc, premier livre qui s'appelle Manazil al-Sa'ilin, Imam Al-Haraoui, après ça, Imam Ibn al-Qa'im, il est revenu et il a revu certaines choses, il a débattu certaines choses, il a simplifié certaines choses qui, selon lui, n'étaient pas complètement en accordance avec la sunna du prophète, alayhi Et il est venu avec ce livre-là de Madarij Salikim. Mais souvent, il nous dit... Imam Al-Harawi, voilà ce qu'il a dit avec ses paroles et va nous les mentionner. Qu'est-ce qu'il a dit Imam Al-Harawi, Cheikh Al-Harawi, rahma Allah تعالى? Wa hiya thalathat ashya'. Écoutez bien ça. Même les personnes qui comprennent la langue arabe, écoutez, vous allez deviner ou bien vous allez remarquer que les paroles de l'Imam Al-Harawi, l'auteur du livre initial, souvent elles sont sont fermées un peu. C'est c'est un peu difficile à les comprendre, c'est un peu trop euh, Poétique. Donc, il faut vraiment se concentrer et méditer pour pouvoir les comprendre. « La inaba, c'est trois choses. » Et on va s'étendre aujourd'hui sur, sur ces trois choses. Donc, aujourd'hui la séance d'aujourd'hui, c'est qu'on va... Point 1, point 2, point 3, après ça, sous point 1, il va nous mentionner 1, 2, 3. Après ça, sous point 2, 1, 2, 3. Sous point 3, 1, 2, 3. Pour qu'on comprenne les détails de l'inaba. L'inaba, c'est trois choses. الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا والرجوع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا والرجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابه parce que quelqu'un confie quelque chose c'est du cheat hein c'est du cheat طيب ان شاء الله امام va القيم يفهمني premier point ici Revenir vers Allah Azza wa Jal Al-radu'u al-haq Al-haq c'est Allah Azza wa Jal Al-haq c'est la vérité Mais la... ça réfère à Allah Azza al wa Jal Parce qu'Allah Azza wa Jal Donc revenir vers al-haq Vers la vérité vers... Revenir vers le vrai Revenir vers Allah Azza wa Revenir à Allah subhanahu wa ta'ala Islahan Islahan Islahan Faisant le bien Yuslih Quelque chose qui est en train de réparer De faire les bonnes choses Comprenez Kama rujja ilayhi et attidaran Comme tu revenu vers Allah Azza wa Jal avec l'excuse. Donc là, si on fait un lien avec la taube, le repentir, quelqu'un qui a fait le repentir, il a demandé le pardon d'Allah Azza wa Jal, il a regretté, il a dit, moi j'ai fait telle chose qui était mal, il a dit, moi... Euh, « Ça fait 20 ans que je suis vivant depuis, bien sûr, mon âge de puberté, Boulour, à ce qui avant ça, on ne va pas le compter, bien sûr, on n'est pas responsable devant Allah, Jal, mais quelqu'un va dire, moi, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que j'ai atteint Boulour et que euh, lors de cette, toute cette période de ma vie, j'ai oublié Allah, j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses et ainsi de suite, je demande pardon d'Allah, j'ai fait la taubah. Mais après ça, la vraie inaba, il nous dit, inaba, c'est quoi C'est qu'après la tawbah, tu as demandé le pardon d'Allah, là, tu commences à quoi Rectifier. Toslih. Vous comprenez On va donner un exemple. Tu as fait du mal à quelqu'un. Beaucoup de mal. Et là, un jour, tu, tu, tu regrettes. Tu dis, je fais tellement de mal à cette personne et c'est pas correct, et ainsi de suite. Tu vas t'adresser à cette personne C'est-à-dire, je m'excuse vraiment, j'étais dans le mal, mal j'étais dans le tort, et ainsi de suite. Mais après ça, parce que tu sais que tu as causé beaucoup de mal avant cela, qu'est-ce que tu vas commencer à faire Rectifier. Comprenez, tu vas l'aider dans certaines choses, et ainsi de suite. Bien sûr, la grande différence ici, c'est que quand on fait des choses, des bonnes œuvres pour rectifier notre relation avec Allah, Allah il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de cette relation à ce qu'elle redevienne meilleur pour qu'Allah Azzawajal il nous donne le bien des des demandes donc <coughs> et je pense que ça on a déjà parlé de ça dans le repentir on a parlé plusieurs fois de la nécessité de faire les bonnes œuvres pour confirmer le repentir Une fois qu'il est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, on s'était vraiment étalé sur ce point à plusieurs reprises. فَلَا تَنْفَعُوا تَوْبَةٌ وَبَطَالَةٌ On ne peut pas faire la tawbah avec le batala. batala, ce n'est pas le chômage. Aujourd'hui, le batala, c'est le chômage. Dans la langue Alors, arabe. afwan C'est le batala, bata normalement. <'in> Wallahu a'ala. Donc, aujourd'hui, quand on dit quelqu'un... Quand on parle de bataala habituellement, c'est le chômage dans le marché de l'emploi. Okay? Mais dans l'arabe traditionnel, ce n'est pas, pas vraiment ce sens limité, c'est plus large. Al-Bata'ala, c'est quand quelqu'un ne fait rien du tout. Donc ici, il nous dit il n'y a pas de taouba et de, de vide. Quelqu'un fait taouba, mais il ne fait rien après. Taouba, il faut faire les... Bon œuvre après ça pour confirmer notre ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela فلا بد من توبه وعمل deuxième point, que l'imam Al-Haraawi il a mentionné Deuxième point ici donc premier point c'est quoi? Est-ce que quelqu'un pourrait les écrire et nous les rappeler un par un, au tournant de la séance? Premier point, c'est quoi? Réparer après l'excuse. Donc, on s'est excusé auprès d'Allah Azawajal. Maintenant, on rectifie et on répare. Deuxième point, c'est quoi? C'est la loyauté. Alouafer. Je ne sais pas si ça serait la bonne traduction. Loyauté, c'est ça? La loyauté après quoi? L'engagement. La tawbah c'était quoi C'était un engagement envers Allah Azzaouj. Ya Allah, je reviens vers toi, je vais être une bonne personne. Je ne vais plus faire ce que je faisais. Ya Allah, je ne faisais pas la salat, à partir de maintenant je vais commencer à faire chaque salat en son horaire, ou en hafidu la salat et ainsi de suite. T'as signé l'engagement. Après ça, il faut être loyal et authentique. Ça veut dire qu'il faut respecter l'engagement. Et Allah عز وجل, il aime ceux qui respectent l'engagement. Il nous ordonne de respecter l'engagement dans plusieurs ayats du Coran comme il a dit Subhana wa Ta'ala: "Wa man awfa bima 'ahada "Wa Et le prophète wa sallam, il a mentionné que l'un des signes des hypocrites des منافقين, c'est quoi Engagements. Ils brisent leurs engagements et nous dit ici ça, que ce soit l'engagement avec Allah Azza wa all, ou bien l'engagement avec les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Habituellement, les deux sont liés, c'est clair. Habituellement, celui qui ne respecte pas ses engagements avec Allah Azza ne all, va pas respecter ses engagements. aussi avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le khalq d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelque chose d'intéressant ici, il nous dit ici. والدين كله عهد ووفاء فان الله تعالى اخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته ودي toute la religion c'est un contrat c'est un engagement entre nous et entre Allah عز وجل. quelqu'un, est se convertir à l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Se convertir à l'islam, on fait quoi? Shahada la illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ça c'est un témoignage mais c'est aussi hein? Un engagement c'est clair c'est pas un témoignage au sens théorique c'est pas pour témoigner pour autrui vous comprenez c'est pas je témoigne si quelqu'un dit oui moi j'atteste que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah j'hadou à la ilaha par contre moi je suis pas parmi ceux qui ont l'intention d'être des adorateurs d'Allah donc euh, mais j'atteste que Allah c'est le seul dieu véridique mais moi salat et tout ce que ça c'est islam Non. Si quelqu'un qui dit «Wa ashjadu anna Muhammadan rasulullah». Et j'atteste que Muhammad, c'est le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vrai. Il dit «Moi, je ne pas de problème avec ça». Je ne dis pas que c'est un menteur ou autre chose. Comme ils ont dit les mouchrikin. Je dis que Muhammad, c'est quelqu'un de véridique, alayhi sallallahu alayhi C'est un prophète d'Allah. Par contre, moi, moi je ne vais pas suivre sa voie. Je C'est pas pour moi ça, c'est peut-être pour d'autres personnes moi j'ai quelque chose d'intéressant à suivre. Est-ce que ça c'est musulman? Non. Donc la shahada c'est quoi? C'est un engagement. La religion d'Allah Azza wa c'est un engagement. Lorsqu'on dit « La ilaha illallah »« Je m'engage à adorer Allah Azza wa sans lui accorder d'autres partenaires. »« Anna Muhammad Rasulullah »« Je m'engage à faire de mon mieux pour me rapprocher de la voix du prophète wa As-salam » Et cet engagement Allah azza wa Jalla, il l'a pris même des prophètes. Allah azza wa Jalla a pris un engagement des prophètes. Et cette, cette Allahu est min wa thumma lima très intéressante euh, c'est pour toutes les personnes là qui pensent que suivre un prophète euh, Quand ça me tente, parfois j'ai le goût de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa parfois j'ai le goût d'être un musulman moitié-moitié, parfois j'ai le goût d'être un musulman à 10%, parfois, Allah azza wa il a pris l'engagement de tous les prophètes. De tous les prophètes. Ça, c'est dans le Coran. Que si j'envoie un prophète après vous, si Allah azza wa envoie un prophète, après ça, il envoie un prophète après lui, qu'est-ce que le prophète antérieur, il a, il a pris comme engagement, il a accepté l'engagement que si Allah Azza wa envoie un engagement après moi, un autre prophète après moi, je vais croire en lui je vais le suivre et je vais le soutenir c'est clair, c'est pour ça il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique que si Moussa, si Moïse alayhi salam était vivant parmi vous aujourd'hui il n'aurait d'autre choix que de me suivre, que de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourquoi parce que c'est un engagement devant Allah Azza wa que chaque fois que Allah sallallahu alayhi envoie un autre prophète que l'autre prophète il dit mon message il vient pour abroger et accomplir le message antérieur l'autre prophète va le suivre donc ça c'est un point important troisième point de la inaba quels étaient les deux premiers, les deux premiers points pour notre ami qui, qui prend les notes donc revenir vers Allah Azza wa en rectifiant avec les bonnes œuvres, tout comme on est revenu vers Lui avec nos paroles et nos excuses. Deuxième point, Le respecter l'engagement, être loyal envers l'Allah Ça c'est la inaba. Troisième point, al ilayhi halan kama ilayhi. Réponse. Revenir auprès d'Allah Azawajel avec l'hal de part en état. Tout comme tu es retourné vers l'Azza avec ta réponse favorable. Al-Ijab. donne un exemple où il a été ultim. Une mère qui appelle son fils. Son fils est en bas, elle est en haut. Mon fils, tel, viens, j'arrive. 5 minutes passent, 10 minutes, 15 minutes, il ne vient pas. Mon fils, viens, j'ai besoin de toi. « J'arrive !» On passe, une heure après, l'appelle. « J'arrive, j'arrive !» Il n'y a rien. Après ça, bon, elle va perdre espoir. Le lendemain, deux jours, trois jours après, il va remarquer qu'elle est en colère envers lui. Il va dire « Mais est-ce qu'il y a un problème Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Elle a dit « Parce que toi, tu es quelqu'un que lorsque je t'appelle, « Tu ne réponds pas de façon favorable. »« Quand ça ?»« ben Ça fait deux jours. »« Oui, je t'ai dit, j'arrive. »« Je t'ai jamais dit, je viens pas. »« T'as dit, j'arrive, t'as répondu favorablement avec tes paroles. »« Mais est-ce que t'as répondu favorablement avec ton état »« Est-ce que tu es vraiment arrivé ou t'as dit, j'arrive, mais t'es jamais venu ?»« Vous comprenez ?»« Ça, c'est exactement le cas ici. »« C'est exactement dans le même sens. » Allah هو سبحانه قد دعاك فاجبته بلبيك وسعديك قوله فلابد من الاجابه حالا تصدق به المقال الله عز وجل تا ابلي tu as dit oui labayka comment dit dans hadith lik fi hadji tourne quand il fait hadji dit quoi labayka allahumma labayk donc il va dire labayk ça veut dire c'est une réponse favorable à l'appel d'allah de présent je suis ici j'arrive Prés d'Allah, Azza wa Jal. Mais si quelqu'un dit, oui, y a Allah, le baik, je suis ici. Mais avec son état, il n'est jamais là. Et ça, ça, ça existe beaucoup. Ça existe. Les muslimines, aujourd'hui, ça existe beaucoup. On le voit dans le Masjid, on le voit partout, que ce soit à l'échelle individuelle, collective, ou ainsi de suite. Beaucoup de personnes disent, Ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, ce qu'on doit faire pour la communauté, faites-le, on est avec vous, inshallah, pas de problème, il faut le faire, Allah azawoddha demande de le faire et ainsi de suite. Lorsque quelqu'un le fait, Allah azawoddha vous aide. <rire> Donc, il faut être présent avec son état, avec sa présence physique, ses actions ouakadibhi shahidun halika ilhi pour les personnes qui se rappellent bien ça fait quelques semaines peut-être deux trois mois si je me rappelle bien on avait on avait parlé d'un principe important on avait dit que ça serait quoi le meilleur le meilleur point de repère pour juger de de la véracité de l'authenticité de la personne les les actions barakallahoufiq et non pas les paroles faut jamais Jamais, jamais juger la personne favorablement en te basant seulement sur les paroles. Parce que c'est très facile de se faire avoir avec les paroles. Parce qu'on peut mentir très facilement avec les paroles. Il y a beaucoup de menteurs avec les paroles. Je suis et je vais et je fais canac les gens. Ils mentent même, comme on a dit. Ils disent des mensonges même dans leur engagement avec Allah. La seule chose, bien sûr, c'est que, Allah, la seule chose, que Allah, il sait que c'est un mensonge. Je sais pas comme nous. Mais nous, on peut se faire avoir. Quelqu'un peut nous dire des mensonges et on peut le croire si on est trop naïf. Mais avec les actions, c'est beaucoup plus difficile de mentir. Parce que les actions, habituellement, ça demande un effort, des sacrifices, et ainsi de suite. Peut-être que tu peux mentir une, deux fois, mais tu ne peux pas faire ça de façon permanente. Sinon, ça va devenir ta façon de vivre. Donc, كما يدي سي وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال elle a un témoignage qui nous dit est qu'elle est véridique ou fausse et ce témoignage habituellement il se trouve dans les actions dans les actions imam al al-basri le grand savant al al-basri il a dit oh fils d'adam Adam, être humain Tu as des actions et des paroles. Et tes paroles sont plus représentatives de ta vérité que tes actions. Ou bien que tes paroles. Et tu as la composante publique et la composante privée. Tu as une vie publique et une vie privée. Et qu'est-ce qu'il dit l'imam Hassan al Basri La même chose que ta vie privée, elle te représente, elle représente ta vérité beaucoup plus que ta vie publique. La vérité de la personne, c'est quoi la vérité Si on veut prendre l'image qui se rapproche le plus de l'état de la personne auprès d'Allah, c'est quoi C'est ses actions ainsi que sa vie privée. C'est pour cela qu'on ne peut jamais connaître c'est quoi l'état de quelqu'un vraiment auprès de l'ASO. C'est clair. Pour ça, il ne faut pas toujours se précipiter à dire ⁇ Ah, ça c'est une bonne personne, ça c'est machallah. machin Tu ne sais pas. Parce que, as pas, comme les ulama ils ont dit déjà la composante des actions. Les ulama ils ont dit toujours ⁇ Si tu n'as pas voyagé avec quelqu'un, si tu n'as pas fait le commerce, tu n'as pas parlé de dollars et d'or et d'argent avec quelqu'un et ainsi de suite, tu ne peux jamais te permettre de dire ⁇⁇ ça c'est une personne qui est ⁇ honnête ou sincère. Parce qu'habituellement, je ah, c'est quelqu'un de très honnête. Mais avec quoi Avec les paroles. Est-ce que tu as essayé la personne Non. Et en plus de ça, comme on l'a dit, il y a la composante privée entre la personne et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Taïe. Là, on va revenir aux trois points. Notre ami. On va revenir aux trois points, inshallah ou ta'ala. Et il va nous mentionner trois points pour chaque point. Tu n'as pas besoin de prendre toutes les... maintenant. On a besoin juste des trois points principaux pour qu'ils nous servent de plan. Donc, rappelez-vous que la première composante de la inaba, c'était... Revenir vers Allah en rectifiant. faisant le bien. Tout comme on l'a fait à travers notre... non? excuses et notre demande de pardon. On a pardon auprès d'Allah, mais après ça, il faut revenir avec des bonnes œuvres. Alors, comment maintenant bien blinder cette première composante Comment bien la, la maintenir, bien la développer Eh bien, même ici, on a besoin de trois choses. Donc on a, là, on est dans le 1.A, 1.B, 1.C. C'est quoi ces trois choses och inom att stämma tillbaka till en återhämtning är det tre saker. Den första är att ta bort konsekvenserna. Det är vad konsekvenser är. Konsekvenser är de konsekvenser som följer de konsekvenser. Det <coughs>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 réparer, que ce soit avec les actions, avec les paroles, avec l'argent, avec ce qui est nécessaire, il faut réparer le mal qu'on a fait injustement aux autres. C'est clair Deuxième point. أَيْ يَتَوَجَّعُ إِذَا عَثَرْ فَيَتَوَجَّعُ قَلْبُهُ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى إِنَابَتِهِ وَدَلِيلٌ عَلَى Le, le deuxième point ici, c'est quoi Avoir mal. Avoir mal de quoi La hasharat. La hasharat dans la langue arabe, c'est quelqu'un qui trébuche, qui tombe. Quelqu'un est tombé. Quelqu'un qui est tombé, mais il ne s'est pas fait mal. Ça passe. Mais là, si tu es vraiment tombé, ça veut dire que quelqu'un, il sent vraiment que ce qu'il a fait, c'est ta'haram, qu'Allah azawdjahi n'impaye, ainsi de suite, qu'il va sentir encore le mal. Il va avoir un certain mal qu'il va ressentir de du mal qu'il a fait. Ça veut dire qu'il va avoir une conséquence qu'il va ressentir. Parce que cette conséquence, ce n'est pas pour te faire souffrir, ce n'est pas ça le sens. Cette conséquence-là, ça fait partie de la nature humaine. C'est une preuve, encore une fois, de la sincérité. Preuve de la sincérité de la personne qu'elle a vraiment vu le mal qu'elle a fait auparavant. إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به Très intéressant ici. Nous ajoutons à ça avec ça c'est quoi C'est avoir du mal pour ton frère. Si ton frère il trébuche, et il tombe, avoir mal à sa place. Partager sa douleur. Ça veut dire si ton frère fait une erreur c'est pas moi qui a fait l'erreur, c'est mon frère qui a fait l'erreur, c'est mon frère qui a désobéi Allah C'est de ressentir avec lui une partie de son mal et souhaiter qu'il revienne lui aussi vers Allah. Pas de tomber dans le C'est quoi le C'est un mépris. Mais plus, plus particulièrement. C'est une forme particulière de mépris. Hein Se moquer se moquer de quelque chose, plus se réjouir de quelque chose de mal qui est arrivé à quelqu'un. C'est quelque chose, c'est vous, c'est correct. Donc, si quelqu'un, il est dans ashameta, voilà, lui, c'est comme ça qu'il est. Tu vois, il vient de faire le haram, je le savais qu'il allait le faire un jour. C'est ça ashameta. Et ça, afoul? Kalomniwa? Et peut-être, ça, ça se rapproche. Donc, le fait de se réjouir que ton frère, il fasse des erreurs, qu'il désobéisse à Allah, c'est une forme ici qui n'a pas de vrai. Inaba, parce que tu ne ressens pas la douleur, le mal de désobéir à Allah, tu, vas le, tu devrais le partager avec lui et espérer, souhaiter que ton frère, il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose ici, c'est estidrak al-fayitat, estidrak al-fayitat, et هو estidrak ma Alors très intéressant ici, c'est estidrak, c'est de rattraper quoi Le retard. Rattraper le retard. Le retard que nous avons. Question intéressante qui se répète assez souvent. Celui qui faisait pas la salat. C'est une question de fiqh. Quelqu'un qui ne faisait pas la salat pour un certain temps de sa vie. Quelqu'un pendant dix ans, il ne faisait pas la salat. Après ça, il a fait la taouba, il, il commence à faire la salat. Mais souvent les gens, ils appellent, il y a cheikh, ils vont appeler un savant ou autre chose. Il cheikh, est-ce que je dois rappeler, est-ce que je dois rattraper mes salawat antérieurs ou non C'est clair Donc, il y a un khilaf, une divergence entre les ulama. Il y a une opinion qui dit oui, on devrait rattraper nos salawatts Antérieur parce que c'était une obligation auprès d'Allah Azza Il y a une autre opinion qui est Charles la plus correcte, la plus puissante, c'est qu'on ne doit pas rattraper les salawats tant qu'on fait la taouba. Entre autres, c'est parce que Allah Azza il veut la facilité pour nous. yusra wa la yuridu Vu que c'est un droit exclusif d'Allah Azza la salat c'est pas il y a pas droit de quelqu'un et de suite. Donc Allah Azza ne nous demande pas de refaire, re, repayer nos salawats Allah, il veut le bien pour toi si tu fais la taouba tu demandes le pardon d'Allah Azza wa Allah il pardonne le passé et il te demande d'être sérieux à partir de ce point pour l'avenir, un autre point très intéressant apporté par les ulamas c'est que la salat, comme il a dit subhanahu wa ta'ala ta al la salat, on ne peut pas la rattraper après son horaire, c'est parce que chaque salat est relié à un horaire bien Particulier. Si quelqu'un n'a pas fait la salade de façon volontaire, il n'y avait pas une excuse, la salade ne se rattrape pas. De par sa nature, la salade, elle ne se rattrape pas. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de rattraper quelque chose qui ne se rattrape pas. Par contre, il y a un petit point ici qui vient avec cette opinion, qui est important ici. C'est que même si ulama là ils disent qu'il n'y a pas de rattrapage dans le sens, je vais compter combien de salades je n'ai pas fait, je vais refaire à chaque... Homme. C'est l'opinion de certains ulama, qui est une opinion, comme on a dit, une opinion faible et un peu dure aussi, que euh, quelqu'un, il va avec mes temps, moi, je vais faire aujourd'hui salat al-asr, alors je vais faire salat al-asr, et après asr, je vais faire asr, un autre asr de ça fait dix ans quand je ne faisais pas la salat. Après ça, maghrib, et un autre maghrib. Là, ça va devenir dur, surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait la salat pendant quarante ans ou autre chose, vous comprenez Mais selon cette deuxième opinion, ils disent, on n'a pas à refaire les salats. Par contre, le croyant, de refaire le plus de prières sur que possible. Pourquoi Pour rattraper les récompenses qu'il a perdues pendant tout ce temps. C'est clair Pour rattraper les récompenses, pour rattraper le retard aussi, se rapprocher plus d'Allah Azza wa Donc, ça c'est un point qui est important. Rattraper le retard, et nous dit c'est un point, petit détail très très important, si vous voulez, rappelez-vous bien de ça ça c'est quelque chose il faut se programmer avec ça, il faut se programmer pour un cas possible on ne doit pas se baser sur ce cas mais ce cas là si c'est la pire des situations si on arrive là, et bien au moins on devrait savoir que voilà le principe il dit ici rattraper le retard la siyama fi baqiyati umuri surtout vers la fin de la vie de la personne. On ne sait jamais combien il nous reste de notre vie. Mais on s'accorde tous que quelqu'un qui a atteint un certain âge, près de la soixantaine, même avant ça, normalement, dans la quarantaine, cinquantaine, on commence, mais à, après la soixantaine surtout, la personne, certainement, elle est proche de la fin de ses jours. Le vrai croyant, il doit toujours être préparé à la mort. Que ce soit demain ou la semaine prochaine ou dans un an, il doit toujours être... Essayer de rattraper, comme on a dit, ce retard pour se rapprocher d'Allah Azza wa On ne doit pas dire « Ouais, moi, inshallah quand je vais avoir 60 ans, inshallah je vais mettre en mode spécial comme ça, je vais appuyer sur le bouton « Fin de vie », là, je vais changer de cadence. Mais on va dire Même pour celui qui est ravi, même pour celui qui vit dans dans certains aveuglement, un oubli d'Allah azawajel, la, la la moindre des choses. C'est quoi C'est d'être préparé psychologiquement à ce que si Allah azawajel il me donne une chance tellement précieuse d'être vivant à l'âge de 60 ans ou autre chose, c'est que je dois savoir que si un jour je vais atteindre cet âge faut vraiment être fou pour atteindre 60 ans et 70 ans et ne pas aller, comme on a dit ici, en mode quoi hein En mode Akhira, plein là. Tu donnes 90% de tes ressources pour la Akhira. Vous comprenez C'est là à ce quelqu'un qui a atteint 60 ans, 70 ans et qui est encore dans la dunya en train de dire "Ouais, Allah il aime la tauba, un jour j'espère bien faire la tauba, un jour j'espère bien faire le hadj, un jour j'espère bien inshallah payer ma zakat, un jour j'espère bien inshallah commencer à donner la salat et ainsi de suite non, c'est fini. Ah c'est c'est plus un discours qui est acceptable, c'est c'est comme c'est c'est déjà c'est déjà assez tard comme vous comprenez Donc ce bouton là, il doit être prêt. C'est le dernier bouton, bouton urgence. Bouton urgence. Vous comprenez Comme l'un des anhum, il a dit, on lui a demandé, il a dit, toi, tu es quelqu'un de vieux, mais tu es dur sur toi-même, terme de bonnes œuvres. Ça veut dire, euh, toi, tu ne prends pas beaucoup soin de ton être, de ta santé ou autre chose. Tu fais salat et telle chose, telle chose. Alors que tu es une personne qui est âgée. Il a dit, mais... Le contraire, il a, dit, il a donné l'exemple, il a dit, vous savez, un cheval qu'on va mettre dans une course, lorsqu'il atteint le dernier laps, c'est là qu'il va donner sans quoi Son maximum, comprenez Quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui a atteint 60 ans, 70 ans, il va faire quoi de sa santé Prendre le choix de mazheimer, tout ce que tu as, mets-le, tu vas l'investir maintenant dans l'akhirah, c'est clair. Deuxième point, c'était quoi notre deuxième point, notre ami Non, non, le, juste le, le, le deux. Le, le grand deux. Le grande. Le wafa. Donc, la loyauté. وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ الْأَرُّجُعُ إِلَيْهِ عَهْدًا بِثَلَاثَةِ أَشْيَا Ici, donc, comme une fois, quelqu'un, il a fait un engagement vers Allah, Azzawajal. Comment être loyal et respecter cet engagement Et eh bien, il y a trois choses. Deux points A, deux points B, deux points C. Premièrement, بِلْخَلَاسِ بِلْلَذَّةِ de se débrouiller, de se purifier, de s'éloigner de quoi L'avas, c'est le plaisir de l'avas, de la désobéissance. Ça veut dire, en général, celui qui fait quelque chose de haram, désobéir à Allah, c'est parce que c'est une action dans laquelle il y a un certain plaisir. En général, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, parce que certaines ma'asis, certaines mauvaises œuvres, elles ne sont pas motivées par l'adha, par le plaisir, mais par la colère. « Shahwatul Ghadab », c'est une autre chose. Quelqu'un qui, quelqu qui est en colère, et il veut se venger envers quelqu'un d'autre, et il dit « Non, non, moi, quoi qu'il se passe, moi, cette personne-là, je vais lui détruire sa vie, » et ainsi de suite. Ça, c'est la colère. Mais si on parle de la partie majeure du haram, Les êtres humains désobéissent à Allah, à cause de quoi À cause d'un certain plaisir qu'ils tirent de l'action telle, X ou Y ou Z. Donc il nous dit ici, ça fait partie de l'inaba, de quoi De se séparer, de ce plaisir. Ça veut dire de ne plus se réjouir du haram en tant que tel. Que le cœur n'apprécie plus, plus cette chose-là qui est, qui est haram comprenez Ça c'est un haut niveau. Ça c'est lorsqu'on atteint vraiment l'inabah, que la personne, elle n'a pas seulement cessé de faire le haram, c'est que même le cœur n'apprécie plus de faire cette chose-là qui est, qui est haram. C'est clair? Qu'est-ce qu'il nous dit ici?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 un attrait pour ce haram, pour un plaisir, bien au contraire. Ce cœur, il a du mal à se, ra à se rappeler de cette expérience. Que ça, c'est comme une expérience mauvaise. Vous savez, les gens qui ont un traumatisme de quelque chose, ils ne veulent plus qu'on lui rappelle quelque chose, quelqu'un qui a vu un accident, qui a eu un accident à tel lieu. À chaque fois qu'on lui parle du lieu, du nom de la route, ou autre chose, juste on lui donne quoi, un, un symbole qui se rapproche de l'incident, il va souffrir à l'intérieur. Vous comprenez Celui qui a fait la inaba, la vraie inaba, il arrive à ce niveau-là, que dès qu'il se rappelle de cette chose-là, que c'était haram, c'est comme si c'était une souffrance pour lui. Parce que là, il perçoit ça. Là, c'est vraiment la, le cœur qui devient pur, qui revient à la fetra et qui n'apprécie plus ce qu'Allah Azzawajal il a interdit. Il, vient, il, voit, il voit que ça c'est quelque chose qui vient du shaitan, ce n'est pas quelque chose qu'Allah il aime. Taïb, question intéressante ici, qui nous, qui nous, demande, qui nous pose, pose une problématique intéressante, et il va nous donner bien sûr la réponse. Alors si quelqu'un va nous demander la question, il dit, « Quel est le meilleur des deux états suivants حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله est-ce que c'est le sentiment ou bien la situation de celui qui ressent impuissant attrait dans son cœur envers quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a interdit Comprenez mais qui doit faire tellement de mujahada d'efforts pour se retenir et que au fait oui il se retient et ne désobéit pas à l'Azawaj donc est-ce que c'est quelque chose qu'Allah Azza wa il aime ça Oui, c'est en c'est clair. Parce qu'il est en train de faire un grand effort ici, et de la patience, et de l'endurance, pour ne pas désobéir à Allah, alors qu'il y a toute une force au fond de lui-même qui le pousse à désobéir à Allah. Donc il nous dit, est-ce que ça c'est mieux Ou est-ce que c'est plutôt Haalu man matat laddatu dhambi fi qalbihi wa sara alaman wa tawadju'an Ou bien c'est l'état plutôt de celui que dans son cœur, il n'y a même pas d'attrait pour cette chose-là. Parce que c'est une chose qui est répugnante pour le cœur. Le, ça veut dire, même si le cœur, on va lui dire, euh, voilà, c'est devant toi, il n'y a rien qui t'empêche. Le cœur, il va dire, je ne veux même pas être là. Vous comprenez Alors il nous dit, n'est-ce pas que le premier, il souffre plus travaille plus pour se retenir alors que pour le deuxième ce n'est même pas un problème alors quelqu'un pourrait nous dire c'est le premier qui serait meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce fait pourquoi tu dis que l'inaba c'est d'avoir un cœur qui n'a plus d'attrait pour cette chose là qui est haram est-ce que tout le monde comprend c'est quoi le problème ici c'est quoi le truc taille <coughs> Donc là, il est en train, mäjahedet i samband med lätthet och att han de som följer Sunnet och de var goda. Så nu ska vi ta en titt på argumenten som försöker stödja den första tillfället, de som säger Donc ils disent entre autres comme argument n'est-ce pas que les êtres humains sont meilleurs que les anges, pas tous les êtres humains bien sûr les êtres humains, les croyants, obéissants d'Allah Azzawajal, n'est-ce pas qu'ils sont meilleurs que les anges auprès d'Allah Azzawajal justement à cause du fait qu'eux, ils ont à résister et à maîtriser leurs leur tentations et ainsi de suite, alors que les, les malaykas, les anges ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal, mais ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas, pas à résister aux autres choses donc ils disent, n'est-ce pas que ça c'est le cas alors c'est comme si le deuxième ici, celui qui n'a plus d'attrait, c'est comme s'il est comme si les anges donc lui, il ne va pas faire un travail de plus alors le premier serait meilleur en plus de ça och Muttma är nu, har han inte stått upp från smärtan i denna strid och är förlåtelsefull för det? Så finns en skillnad mellan de radjade Han säger, och det andra är inte har någonting i en kamp inom Shaitan och så vidare. Han säger att det är som exempel på som är är i Il y a quelqu'un qui est en santé, mais il y a quelqu'un qui est malade. Il souffre, et il est patient pour Allah Azawajal. Il y a beaucoup d'hadhr lui, comprenez. Ça c'est l'argument qu'ils avancent. la réponse c'est quoi? L'âme, L'am c'est quelque chose de très complexe. min amri? Rabbi wa ma min al-ilm illa Elle a trois états. L'am elle a trois états. Du pire au meilleur. Al-amru bil-dambi. le mal. L'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Inna an-nafs al bis-soo'. la composante qui est Celui qui n'est pas en état de ghafla complète, celui qui n'a pas un cœur qui est scellé qui ne connaît pas Allah Azza wa Jalla et ainsi de suite, si son âme elle le pousse à faire le haram il a une certaine ouverture qui lui permet de passer au prochain niveau de l'âme, qui est quoi wa alayhi alayhi. C'est la nafs, l'âme qui blâme. L'âme qui dit pourquoi est-ce que j'ai fait telle chose Ça c'est haram. Allah Azza il n'aime pas ça. Je le regrette, je me sens mal, ma conscience me dit telle, telle chose. Donc ça c'est un niveau intermédiaire. Et encore une fois, là, plusieurs êtres humains vont s'arrêter à ce niveau. Parce qu'il y a un certain, certain rafla sur le cœur qui ne permet pas de monter au prochain niveau. Le prochain niveau qui est le plus au-delà, « Al-Nafsu al-Mutma'inna ay at-tuma'ninatu ila rabbihaha wal-Iqbalu C'est l'âme qui est complètement à l'aise, tranquille, paisible, apaisée auprès d'Allah Azzawajal. Ça veut dire Elle vit dans un autre monde, elle n'est pas dans les tentations et dans la souffrance et faire et regretter ainsi de suite. Non, elle est complètement, elle se sent confortable avec quoi Avec l'adoration d'Allah, comme il a dit le prophète, que la joie du prophète, elle a été mise dans quoi Sa réjouissance est dans la salat. Ça veut dire, pour le prophète, faire la salade, c'est comme nous, je ne sais pas moi, partir en voyage ou quelque chose comme ça, vous comprenez Alors que pour nous, faire la salade, c'est comme, oui, on doit faire la salade, c'est l'obligation. Une fois qu'on a fait, alhamdulillah, inshallah, Allah va pas me demander pourquoi tu n'as pas fait salat salade. Le maghrib aujourd'hui, je l'ai fait, alhamdulillah. Maintenant, je reviens à mes trucs, comprenez Nafsul mutma'inna, c'est le niveau le plus haut de l'âme, qui est complètement... Konfoktabla avec l'obéissance d'Allah Allah wa ta'ala. Donc, il nous dit DC. Och här är halu ägla apvaler, och arfega, och det är det som kommer till att vara den som är den som är den som är den som är den som är den som är den som är den som är den som är den som Et de deux, il nous dit ici, c'est vrai, Imam Ibn nous dit le premier, celui qui est en train de souffrir pour faire face à ses tentations et ainsi de suite, tout ce travail qu'il est en train de faire, c'est quoi C'est pour idéalement espérer un jour arriver au niveau de celui qui est au plus haut. Vous comprenez On va juste terminer les arguments après ça, on prend la question, inshallah. Taïm, une autre chose. Wayah Sulullah Minzawa bi Mujahadati Hi Wassabrihi, Fahuali de celui ki is en voyage. Qui is en voyage ver où? Ver la Quelqu'un qui va vers la Mecque, mettons, pour faire la Umrah. En voyage, le voyage, c'est difficile. Donc, imaginons un voyage la classique que les gens ils faisaient d'entendre. Quelqu'un, il est sur un chameau, il, il tombe malade en, sur son chemin. Il y a des voleurs, quelque part, qui lui prennent certains de ses biens. Il se perd quelque part. Un jour, il est assoiffé. Donc, c'est toute une souffrance. C'est clair Est-ce que cette souffrance, elle est noble auprès d'Allah, Azzawajal Vu qu'il va vers la Umrah Oui est-ce que c'est une grande récompense oui mais cette récompense est-ce qu'elle est aussi grande est-ce qu'elle est aussi grande que la récompense de celui qui est déjà à l'intérieur de la Mecque et qui est en train de faire le tawaf autour de la Kaaba qui est en train de faire, faire la salat paisiblement et ainsi de suite lequel est le meilleur auprès d'Allah celui qui est déjà à la Mecque, c'est clair Parce que le premier, il est dans le monde des moyens. Le deuxième, il est dans le monde des, des fins. Il est déjà arrivé. Parce que je pense que personne ne va dire le contraire. Parce que si c'était le contraire, ben, tout le monde il va faire un voyage vers la, la Mecque. Une fois qu'il va arriver, ben, il va tourner autour et il va trouver un autre chemin. Il va rester en voyage, il ne va pas entrer vers la Mecque. Il ne va pas faire Umrah. C'est mieux d'être toujours en voyage vers la Umrah et de jamais jamais arriver. Comprenez Donc, Le, le, la question, le principe important à comprendre ici, c'est que dans la religion, dans l'Azod, celui qui fait le plus d'efforts, ce n'est pas nécessairement celui qui est le meilleur auprès de l'Azod. Les actions dans lesquelles il y a le plus d'efforts, ce n'est pas nécessairement les actions qui ont le plus de mérite auprès d'Allah, vous comprenez, c'est pas parce que quelqu'un trouve ça difficile de résister aux tentations et ainsi de suite, et que l'autre trouve ça facile que le premier est meilleur auprès d'Allah, non, c'est parce que le, le, le premier, celui qui se sent paisible et ainsi de suite, pour arriver à ce niveau, il a fait tout un travail avant, vous comprenez, maintenant il est en train de récolter le bien qu'il a semé auparavant. 20 questions du frère après ça, Oui. très bonne question donc ça c'est ça c'est de la théorie OK mais dans les faits dans la vérité de l'être humain pour la grande majorité même des croyants il y a presque personne qui vit toujours dans le niveau de mutma'in OK parce que l'iman ça ça monte et ça descend donc n'importe quel cro croyant à part les prophètes bien sûr et les messagers alayhi wassalam wa et à part une petite minorité de croyants al-muqarraboun la crème de la crème comme Siddiquun, et ainsi de suite. Ça, c'est le véridique, comme Abu Bakr Siddiqu, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas se comparer, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas dire, « Ouais, j'espère devenir Abu Bakr Siddiqu un jour. » Même pas besoin de, de, de penser à ça, vous comprenez Parce qu'on sait que ça, c'est inatteignable pour quelqu'un qui vient après eux. C'est le meilleur de cette Ummah après les prophètes, et ainsi de suite. Mais on peut s'inspirer d'eux pour se rapprocher de leurs exemples. Ce qui n'est pas... Bien sûr, ce n'est pas une raison pour dire « Moi, je ne vais jamais être nafsmotmaena, je vais toujours rester en bas et c'est correct. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est encore une fois de toujours essayer d'être au top le plus que possible. C'est comme quelqu'un qui veut être en santé dans sa vie. Il veut être en santé, veut manger santé, dormir bien, avoir une, avoir une certaine discipline de vie, faire le sport et ainsi de suite. Tout ça pour être en santé. Est-ce qu'avec ça, il vise de ne jamais tomber malade de ne jamais être fatigué, se sentir mal. Non, ça, ça pourrait arriver parfois de temps bim. Mais La grande différence entre lui, entre quelqu'un qui se sent toujours malade, comprenez. Donc, quelqu'un qui orbite autour de nafs, Montmaina, en général en haut, il est à la bonne place. Oui, Arri. T'avais une question. C'est beau. Allez. Est-ce que c'est clair? Prochain point. On veut avancer, Inshallah, comme on a dit, parce que euh, ce qu'on va faire, Inshallah, c'est que Maghreb, c'est 8h environ, 8h5, je pense. Donc, on va faire euh, vers 8h15, Maghreb, Inshallah, Azzawajal. Donc, comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir tout le contenu avant Maghreb. Parce on va terminer la Halata, s'il y a des personnes qui ont des questions individuelles après la salat, Inshallah, Azzawajal. Okay. donc on va avancer rapidement pour arriver reste pas beaucoup mais pour arriver justement au point le plus important qu'on a dit qui se trouve à la fin il y a un grand principe très important inchallah taala. Okay. Euh, donc ça on a parlé de on a parlé de ça. Euh, troisième chose ومن hmm. Euh, Il nous donne ici euh, un autre signe de l'inaba, un autre signe de l'inaba que nous avons. Euh, donc ça, ça serait un point, euh, excusez-moi, deux points, deux points B. Non. Deux points B. Ça c'est notre attitude, ça parle de notre attitude envers ceux qui sont dans la rafla, ceux qui sont dans l'aveuglement, ceux qui ne sont pas des bonnes personnes auprès d'Allah Azzawajal. Quelle devrait être notre attitude envers ces personnes-là Donc ça, encore une fois, ça rentre dans Inaba. C'est une bonne balance à avoir ici qui est importante. Parce que la balance, c'est quoi D'un côté, il ne faut pas mépriser les gens de façon absolue, comme on a dit tout à l'heure. C'est clair On ne peut pas faire de chamata, on ne peut pas se réjouir du fait que d'autres personnes désobéissent, désobéissent à Allah, et de dire... Et hey, c'est cool, eux, ce n'est pas des gens qui sont bien, et moi, alhamdoulilah, je fais la salade, c'est bien ça. » Par contre, d'un autre côté, il faut toujours garder le contraste entre le bien et entre eux, le mal. Je peux pas avoir l'attitude, si moi, je suis en train de faire les bonnes heures, je peux pas ressentir l'attitude dans mon cœur que moi et celui qui ne fait pas la salade, c'est la même chose. Parce que c'est pas la même chose, de un. Et de deux, si, si on va se mentir et dire la même chose, et bien, Shaitan, il va dire quoi tant qu'à comme lui, alors. Pourquoi je fais tout, tout, tout ce travail, vous comprenez Donc, c'est important de voir ce contraste. Dans la vie, c'est très important de voir ce contraste. Entre al-khayr et entre char. C'est pour ça, dans un hadith, que parmi les signes du croyant, signes d'une foi qui est véridique, Le croyant, c'est celui qui se réjouit de, son, de ses bonnes œuvres, et qui se sent mal envers ses mauvaises œuvres. Tout comme on doit regretter, se sentir mal lorsqu'on fait le, bien, le mal, on doit aussi se sentir bien lorsqu'on fait quelque chose qu'Allah Azzawajal il aime, c'est clair. Parce que de un, Allah Azzawajal il aime, faut, il faut apprécier l'expérience de l'iman, de la foi, et de deux, comme on a dit, parce que si on, si on ne ressent pas la différence entre les deux, eh bien, pourquoi est-ce que je suis en train de faire moi tout ce travail ainsi de suite, vous comprenez Tu rentres au masjid, quelqu'un rentre au masjid, il veut faire la salat un jour de semaine. Un jour de semaine, tout le monde travaille, en général. Quelqu'un veut faire salat al-asr. Déjà, en rentrant dans le masjid, il trouve un seul rang. Il y a dix personnes, douze personnes qui vont faire la salat al-asr. De un, la grosse question, c'est où sont les autres musulmans Bon, il y a une grande partie qui ne font même pas la salat, il y a une partie qui font la salat à peu près, et il y a l'autre partie qui font la salat... Et, mais ils ne viennent jamais au masjid et il y a ceux qui font la salade et qui viennent au masjid, au masjid une, fois, une fois par semaine, deux fois par semaine et il reste la petite minorité là qui, fait, qui vraiment s'attache à faire la salade dans le masjid pour certains ça, ça pourrait être parce que c'est facile parce qu'il a un magasin juste devant le masjid mais c'est pas tout le monde, il y a des gens qui font la salade dans le masjid parce qu'ils s'attachent au masjid, ils font des sacrifices pour venir ici donc toi tu as assisté à la salade Et après la salat, tu as vu « salam alaykum, salam alaykum » Les douze personnes qui étaient avec toi dans le masjid, incluant le imam, dès qu'ils ont « salam alaykum, salam alaykum » à part trois minutes, tout le monde est parti. Ils sont sortis du masjid. C'est clair Pourquoi Parce que la vie, c'est plein de, -truc, de trucs à faire, et l'argent, et des factures à payer, et des problèmes à résoudre, et ainsi de suite. Hein. Et toi, tu avais le goût de rester dans le masjid pour lire le Coran un peu. Ou même encore plus, tu as dit « Fadhalik kumuribad, fadhalik kumuribad Comme dans le hadith du prophète Intidare al salati ba'da Al salat, attendre la salat après la salat Donc tu t'es dit Je vais essayer aujourd'hui, je vais appliquer cette sunna Je vais attendre le maghrib Dans le masjid, je vais rester dans le masjid De jusqu'à maghrib Lire le Coran, faire le dhikr d'Allah Est-ce que ça Ça va être facile sur le nafs Non C'est pas le fait d'attendre Qui est difficile Okay, parce que ben, les gens, pour un rien du tout, ils regardent un match de euh, presque deux heures avec la pub et tout, des films de deux heures et plus, c'est du rien du tout. Okay? Avec un rien du tout, les gens passent une heure, une heure et demie sur Facebook, comme ça, rapidement ça passe, comme ça, t'as ouvert l'ordinateur, t'as fermé deux heures sans partie. Mais c'est quoi l'élément le, le plus dur ici, c'est quoi Ne pas être attiré par les gens de, de la vie. Ne pas être attiré, et aussi quoi Hein, vivre oui, cet si instant oui. et être celui qui est étrange, être celui qui est bizarre, comprenez? Parce que Shaitan, il va dire, ben regarde, tout le monde est tellement occupé dans la vie, sauf toi qui, qui a le temps sérieusement là. Tu penses que toutes ces personnes-là n'ont pas le goût de venir entidar Attends, il y a juste toi qui a le goût de venir s'asseoir dans le masjid pour lire le Quran pendant deux heures, mais tu te prends pour qui? Vous comprenez? Même le imam il est parti. Tu pas normal, c'est ça ce que le shaitan il va te dire. Donc, le fait de ne pas voir le contraste, de ne pas apprécier la ni'ma qu'Allah azzawajal, il t'a donné à cet instant pour faire le bien, ça c'est un problème, parce que tu ne vas, tu vas pas être encouragé à continuer comme ça. Je vais faire comme tout le monde alors. Je ne vais pas être le premier qui va entrer le là, je ne suis pas le seul qui va être donc toutes ces personnes-là sont des mauvaises personnes je suis certain qu'elles sont des, des bonnes personnes comme moi non moi aussi je vais aller faire de l'argent et du commerce et du business et tourner dans le mal et ainsi de suite c'est clair donc ici la balance à faire ne pas, ne pas se moquer ne pas rabaisser Ceux qui sont dans l'aveuglement, qui oublient Allah Azza les autres croyants qui ne sont pas de très bons exemples, qui ne sont pas, comme on dit aujourd'hui, très pratiquants, de ne pas les rabaisser, d'avoir peur pour eux. Ça veut dire vouloir le bien pour eux. Et en même temps, tout en ouvrant la porte de quoi de, de l'espoir pour toi-même, que Allah il a voulu le bien pour toi, parce qu'Il t'a encouragé, Il t'a aidé à faire le bien que les autres ne sont pas en train, ne sont pas en train de faire. Wa ala ahli et que tu craignes pour eux la colère et la punition d'Allah Azza wa laakin Tout en souhaitant pour eux que Allah leur, leur ouvre la porte du, de la miséricorde et du repentir et ainsi de suite. قال بعض السلف des pieux ancêtres qu'est-ce qu'ils ont dit l'antafaqa kull alfiqh hatta nas fi thumma ila fatakun il a dit tu ne vas pas comprendre pleinement la religion prenez ces paroles quand on va dire avec un grain de sel jusqu'à ce que on va les éclaircir à la fin OK que personne ne coupe ici les paroles qu'on on est en train de qu'est-ce qui est en train de nous enseigner Il n'y a personne qui va bien comprendre ça, religion. Jusqu'à ce qu'il ait du mépris envers tout le monde et qu'après ça, il va se retourner envers soi-même et qu'il va, la... qu va avoir du mépris envers soi-même plus qu'il a du mépris envers les autres. C'est clair Est-ce que ça, ça vous semble bizarre Comme principe Donc, mépriser tout le monde, puis après ça, je vais mépriser moi-même aussi, ben, il reste quoi Il dit qu'il faut... Il nous dit ici wa hadha al kalam la illa al faqih fi Allah. Nous dit que ça c'est des paroles que celui qui sait comment bien les interpréter, c'est celui qui comprend bien la religion d'Allah. Je c'est pas ça le sens. C'est quoi le sens فانما من شهد حقيقه الخلق وعجزهم وضعفهم celui qui médite sur la situation de la majorité des créatures d'Allah Azza wa Jalla et comment ce que les gens oublient leur seigneur comment ce que les gens ne repensent pas favorablement à l'appel de leur seigneur comment ce que les gens ne sont pas reconnaissants envers leur Seigneur, comment est-ce que les gens, ils sont prêts à vendre le bien que Allah leur a donné pour n'importe quoi, à vil prix. Vous comprenez On va dire, mais ces gens-là, ce pas des gens reconnaissants. Vous comprenez Très simple. Encore une fois, si on voit d'un côté avec un seul œil, combien de personnes répondent à l'appel d'Allah Allah a Lorsque c'est salat que Salat, c'est facile, 10 minutes. Fini, c'est fini. Et combien de personnes répondent à, à, à l'appel de quoi Une vidéo aujourd'hui, une vidéo sur YouTube, là, vidéo, les vidéos du n'importe quoi, ça veut dire vidéo qui s'appelle euh, Les dix choses qui vont te faire rire, des trucs comme ça. Okay, des vidéos comme ça qui sortent de façon aléatoire. Qu'il y a comme 30 millions de personnes qui, qui les ont vues, des trucs comme ça. C'est quoi la durée de cette vidéo Sept minutes, huit minutes, euh, je ne sais pas il doit y avoir une certaine moyenne mais ça tourne autour de ça malgré ça regardez l'Iqbal combien de personnes sont intéressées à les voir à la fin tu gagnes rien c'est comme une petite expérience on ne dit pas que c'est haram de rire mais là on est en train de voir le contraste, le contraste comment est-ce que lorsque il nous appelle pour une salade qui est bonne pour nous combien est-ce que la majorité des personnes ne sont pas présentes ne répondent pas favorablement à l'aide d'Allah donc ça c'est pour les autres et après ça il va revenir vers soi-même Et il va dire, ah, c'est pas juste les autres, c'est moi aussi. Parce que moi, je me connais plus que ce que je connais les autres. Vous comprenez Et je connais mes propres secrets. Et je connais que ce qui est auprès de moi, c'est peut-être pire que ce qu'il y a auprès des autres. Et de ce fait, je vais avoir du mépris envers moi-même. C'est dans ce sens qui est utilisé. allez okay? On se rapproche du fameux, fameux principe. Och ämnet i röja elen till tjänsten, det är att fatta vad som är en del av själens huvud och skilja rabbens punkt här, två punkter. normalt. Ja, det är att välja ut Quelles seraient les failles dans nos bonnes œuvres C'est cette capacité-là à détecter entre ce qui est vraiment pour Allah et ce qui en vérité était pour nous, alors qu'on pense que c'est pour Allah Subhanahu Wa Taala. C'est pour cela que on doit jamais dire :« Moi, j'ai fait tel nombre de salades dans ma vie. Moi, je vais faire. ..» Parce que. Dans toutes ces bonnes œuvres qu'on a faites, peut-être qu'il y avait parfois des choses qui ne sont pas vraiment sincères pour Allah. Il y a des ilan, il y a des failles. Vous comprenez qu'il font en sorte, ça c'est comme, prenez une usine, une usine qui produit des choses à la série, donc des bouteilles, mettons des bouteilles. À la fin, qu'est-ce qu'il va avoir Centre de contrôle de qualité. Donc, en théorie, ils ont produit 1000 par jour, mais la vraie quantité qui est sortie, ça serait 850 mètres, parce que 150 jetés. Parce que ça ne répond pas aux critères. Il y avait une faille, il y avait un défaut. T'as dit où C'est beaucoup. beaucoup, hein, 150. Okay, J'ai pas fait d'études en contrôle de qualité, donc je ne sais pas c'est quoi, quoi la moyenne qui est raisonnable. Taille. Få kan i nuförtiden en gällen och ångar och hushålls tänge åtgärder att kunna till Allahs kall och att ta sig till honom. Och det är att han inte gör en människa. Det är att han inte gör det där han inte ser en människa. Det är att han inte gör det där han inte ser en människa. Det är att han inte gör det där han inte ser en människa. Det و يعمل العمل والعجون قد استدارت عليه il y a quelqu'un d'autre qui fait une action sous le regard de tout le monde que l'accent est sincère pour Allah c'est clair donc l'intention que une fois aller au fond du cœur c'est la sincérité de la personne c'est pas combien de personnes m'ont vu si j'ai fait tout seul ça veut dire non faire une action tout seul c'est plus facile d'être sincère, Mais c'est pas garanti que c'est sincère parce que parfois on fait pas pour les autres mais on fait pour soi-même c'est pour demander, pour gagner quelque chose nous-mêmes entre le cœur et entre l'action il y a une distance et dans cette distance il y a des quoi Des, des, des bandes des bandits plutôt qui, qui, qui font quoi qui empêchent l'action d'arriver au cœur c'est clair écoutez bien, ce, donc déjà là on se rapproche okay ce petit principe ici il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes œuvres mais que dans son cœur, de toutes ses bonnes œuvres, il n'y a rien qui arrivait au cœur. Ça veut dire, il y, y a un empêchement ici, il y a une fuite, c'est comme s'il y a une fuite. Parce que normalement, c'est les actions qui euh, supply, comment on dit c'est Alimentent. Approvision. Aliment. Hein? approvision. Toi, tu travailles vraiment dans ce domaine, c'est ça, je Parce que <rire> C'est les actions qui vont ramener cet approvisionnement Au cœur, pour que le cœur, il renforce sa foi. S'il y a une fuite dans le chemin, ça n'arrive pas. Donc le cœur ne va pas développer sa foi. La crainte d'Allah, la clairvoyance, de faire la différence entre le halal et entre le haram. C'est pour ça que parfois tu vas dire, mais comment se fait-il, lui, il connaît le Coran, et lui, il lit le Coran, il récite le Coran toute sa vie, et tout le monde l'appelle le, le Coran. Mais pour quelque chose de tellement évident, et il ne fait pas la différence entre le bien et entre eux, Entre le mal, c'est parce qu'il y a une, fu une fuite sur le chemin, comprenez, et qu'il y a quelqu'un, excusez-moi là, ça peut être un musulman, c'est pas pour pas pour dire ok c'est correct là, mais on, on est en train de dire qu'il y a quelqu'un, un musulman, qui est alcoolique, qui est, mais après, regarde, ça c'est évident, Allah il n'aime pas ça, ok, on va pas, et tu vas trouver quelqu'un avec une barbe comme ça, et il dit ah oh, pourquoi? Parce que ne me dis pas c'est parce qu'il a une barbe, il lit le Coran, il fait Mais c'est parce qu'il y a une fuite sérieuse quelque part, Allah Azza wa il sait qu'il y a quelque chose, problème dans son intention, autre chose qui empêche que ça nourrisse le cœur et que ça donne, ça donne les fruits. Alors là, on est arrivé au fameux principe. S'il vous plaît, vous concentrez bien inshallah azza wajal, notre minutes et on va terminer. Entre le cœur et entre le Seigneur, il y a une distance et il y a encore une fois des bandi qui empêchent que ce qui est dans le cœur qu'il arrive auprès d'Allah C'est quoi ces bandits l'ostentation, l'arrogance. Quelqu'un il fait des bonnes œuvres mais il est arrogant envers les autres. Quelqu'un il fait des bonnes œuvres mais il les fait pas pour Allah azawajel. Quelqu'un il fait les bonnes œuvres mais il pense que parce qu'il fait le bien c'est comme s'il est roi auprès d'Allah et que ce qu'il ce qu'il veut lui Allah il doit lui donner ça vous comprenez minnah alna azawajel. Ça ça empêche l'action de monter auprès d'Allah. Je vais résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après ça je vais arriver au principe. Il nous dit la partie majeure des adorateurs, des croyants. Ne remarque pas ce genre de petits détails très importants. Par contre, écoutez bien ça. وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ De la miséricorde d'Allah, que la majorité des gens ne sont pas si connaisseurs dans le domaine pour pouvoir distinguer ce, ces petites formes de failles. Pourquoi? Il nous dit parce que si Allah azawajalla nous, rend, nous rendait tout le monde assez connaisseur pour pouvoir remarquer tous, toutes ces petites failles dans l'ibada, qu'est-ce qui va arriver Il va arriver pire que ça, qui est quoi Que les gens ne vont plus faire l'ibada de Allah azawajalla. Ils vont perdre espoir. Vous comprenez en Allah subhanahu wa taala. Et là, il nous donne un exemple très intéressant historiquement, que okay, tout, tout le monde connaissait quoi le soufisme, les soufis. Que okay, donc, il y a plusieurs formes de Soufi, plusieurs, on ne va pas entrer dans l'histoire de la secte en tant que telle, mais le soufisme à son état initial historiquement. Pourquoi est-ce que c'est apparu C'est quoi la raison d'apparition, du développement du soufisme C'est pourquoi Quand on vous dit soufisme, c'est quoi Élévation spirituelle. Élévation spirituelle. Donc c'était vraiment pour se concentrer du, sur l'aspect spirituel de l'âme. Avec le temps, le soufisme a commencé à se déplacer un peu, à s'éloigner de la sunna, à commencer à entrer les bid'a et les innovations, ainsi de suite. Après ça, avec le temps, on a commencé à avoir des formes de soufisme qui n'ont rien à voir avec, avec l'islam, des trucs de, de temples et de shirk, ainsi de suite. On ne parle même pas de ça. Ça ne mérite même pas d'être mentionné ici. Mais ce qu'on est en train de parler ici, c'est les formes un peu premières, peut-être deuxièmes, niveau 2 dans l'histoire. Okay le tasawuf dans lequel qui était sincère et qui était basée sur la Sunna, mais avec une certaine forme de, de, quoi, de déviation un peu extrême qui a fait en sorte qu'à la place de se concentrer sur l'aspect spirituel de la religion, ça donnait plus une interprétation de la religion qui était trop idéale et qui n'était pas quoi, accessible. Il nous donne ici un exemple historique très intéressant. Il nous dit... ولهذا لما ظهرت رعايه ابي عبد al الحارث المحاسبي واشتغلت واشتغل بها العباد عطلت او عطلت منهم المساجد كانوا يعمرونها بالعباده c'est pour ça que lors de l'apparition du fameux livre ar-riaya c'est l'un des savants soufi c'était quelqu'un de pieux de Harith al-Muhasibi il y avait un livre qui s'appelle ar-riaya ça un ouvrage connu du soufisme encore une fois de deuxième génération, on peut dire troisième génération. Lorsque c'est apparu, c'était quoi l'impact L'impact, c'est que les massédiques ont commencé à se vider des rebelles, des adorateurs. Pourquoi un niveau très élevé. Parce qu'un niveau qui, qui, qui demandait un certain idéal trop élevé. Plus élevé que ce que le prophète, والسلام, il a demandé. Vous comprenez Que les gens commençaient à perdre espoir. Si je vous dis ici, écoutez, ceux parmi nous qui sont venus aujourd'hui pour une intention vraiment pour Allah, si on devait vérifier là, probablement c'est une petite minorité. Et la prochaine halakha, je vais vous dire la même chose. On va insister ainsi de suite. Et je vais vous dire, c'est pas facile d'avoir le hadr, hein, pour en venant à la halaqat, c'est vraiment pas facile. Et on va commencer à répéter ça à chaque séance. Qu'est-ce qui va arriver Hein Ben, les gens vont commencer à plus venir. Plusieurs personnes vont dire, moi, si je fais tout l'effort pour venir le vendredi à apprendre ma religion et qu'après ça, après tout ça, c'est presque certain que Allah Azzauddin n'accepte pas mon action parce que c'est fort probable que mon intention n'est pas pour Allah. Moi, je ne viens plus. Vous comprenez Je préfère aller faire autre chose dans laquelle. Vous comprenez Donc, cet idéal, vous avez trouvé beaucoup ça dans, dans les discours, encore une fois, des soufis deuxième, troisième génération. Ça veut dire le soufisme qui était encore sincère. Ce n'est pas le soufisme de zanadika, des hypocrites et ainsi de suite dans les derniers siècles, on ne parle pas de ça. ça c'est de la mafia, on, ça, ça, on va parler une autre fois, inchada, de ça. On parle du soufisme original et post-original, les premières générations. Donc, ça c'est du soufisme sincère, de gens pieux, même des adorateurs, des savants et ainsi de suite, mais dans lesquels... Par exemple, lorsqu'ils parlent de la question de la niée à l'intention, comment est-ce que l'intention, est sincère pour Allah azzawajal, ils vont la décrire d'une certaine façon que tu vas dire c'est impossible que moi je puisse avoir un accent sincère pour Allah. C'est juste impossible. Qu'est-ce que je dois faire moi pour purifier mon intention C'est de la mission quasi impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Il nous dit ici, al الْحَاذِقُ يَعْلَمُ كَيْفَ Yutib Nufus, fa la yamr qasra, yahdim Misra. Nu är det en vgr medicin. Det är den som, så att säga, den medicin för hjärtan här. Det är den som vet hur man väl gerar de saker, de hjärtan, en sorts att Det är en uttryck som är Yahdim, yah, yaham qasra, noyahdimu en slott men som förstör en stad. Okej? Det är Så. Oui c'est important de parler de l'intention, c'est important parfois de se rappeler, de toujours remettre en question à ce que nos actions elles sont vraiment pour Allah et ainsi de suite, mais pas trop, comprenez Pas trop, parce que si trop ça va être au détriment de l'essentiel de la religion qui est quoi qui a la pratique de notre religion parce que sinon on va tomber ici dans le west west comme west west de shaitan, et ainsi de suite où la personne va toujours douter Mais est-ce que vraiment ma, ma salat est pour Allah est-ce que, est que vraiment je suis un musulman est-ce que, est que vraiment est-ce que et là on ne va plus faire les bonnes œuvres comprenez quelqu'un il, il, il a de l'argent généreux il veut aider les pauvres les pauvres sont dans le besoin et là il est dans le vif de l'action mais après ça mais je sais pas si mon accent elle va être pour Allah et ainsi de suite je sais pas il faut que je réfléchisse là Mais Ari, tu as besoin de réfléchir. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas confiance aux gens Non, non, je vous fais confiance, votre association, tout, mais j'ai un problème sérieux, là, il faut que je réfléchisse. Et là, tu essaies de comprendre c'est quoi le problème. Mais le problème, c'est que le gars, il est en train de voir et revoir. Oui, c'est correct, de prendre un moment, comme certains salafis faisaient, prendre quelques secondes, quelques minutes pour revoir ton intention, te rappeler, mais pas au point, encore une fois, de faire ça une mission. Impossible, vous comprenez Et là, on va finir avec un point, incha'Allah, sur, euh, sur la même lancée. Le problème de cette forme de soufisme qu'on a dit, qui a commencé à adopter un peu le trop idéal, c'est quoi Ça ramène un très bon discours descriptif. Mais ça faille à donner le bon discours prescriptif. C'est quoi le discours descriptif Ça veut dire Dans ces livres de Tassau et fait ainsi de suite, quand ça parle de l'âme, des failles de l'âme, des failles du cœur, des failles de la nature humaine, c'est très bien, c'est des vérités, comprenez. Oui, l'être humain, il est fait comme ça, il est faible, il est. Il est... Par contre, le problème, c'est quoi C'est dans le prescriptif. Laissez ça de façon ouverte et ne pas dire à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire après. Ok, moi, je déteste tout le, monde. je ne sais pas, je déteste, mais comme on a dit tout à l'heure, je méprise tout le monde et je me méprise même moi-même. Parce que je vois que je ne suis pas un bon, une bonne personne reconnaissante envers Allah But what's next Qu'est-ce qu'on fait après Comprenez? Ce discours-là de tasawuf, il va, va, va s'arrêter à ce point. Et il va donner la prochaine étape comme étant une étape tellement lourde que soit tu vas passer ta vie à essayer de devenir presque comme un ange, ce que tu ne vas jamais être, ou bien tu vas tout dire « Quit, je quitte le jeu ». comprenez? Alors que dans la sunna du prophète, salallahu alayhi wa sallam, Oui, on doit, on doit être conscient du fait que l'être humain, il est faible, que l'être humain, il a cette tendance à être ne pas être reconnaissant, et ainsi de suite. Mais Allah, Azza nous a créés comme ça, et notre obligation, c'est quoi toujours se rappeler, toujours refaire, faire un reset, refaire la taubah, réessayer, redevenir meilleur et continuer à faire les bonnes offres pour que Allah Azza wa Jal nous aide Incha'Allah Ta'ala Bir Rahmatihi Wallahu Ta'ala A'la a wa, a wa A'la wa Sallallahu wa Sallam wa Baraka'ala Nabina Muhammad wa A'la Alihi wa Sahabihi